بسم الله الرحمن الرحيم نحن في اي باب يعني قلنا تعالى وما قدر الله وما قدر الله نعم وادل الايه ما من المقصود منها في هذا الموت ادي الايه ما نكسبه في هذا الموت هذا الباب وما قدر الله حق قدره من هم من ينابي هذه الايات في دل... هذا الباب من لم يقدر الله حق قدره اه منافي الايات في هذا المقتل بالضبط من المقصود qui c'est qui visé là forse là en particulier et traverser le large mais là on parle de qui مشركون الذين عبدوا بالله وحده نقدر الله حق قدره نعم لله ايجي يا زين قدره فيا زين طيب كيف في ايات جاءت واحده وفي ايات جاءت ايدان وفي ايات جاءت جمع اقصد الجمع من باب التعضيد وان سنن اللغه العربيه فقط يعني ما في تعرف تاويل التاويل المعنى الحقيقي يسقط هنا ما ينده في <تصفيق> ايوه ايوه واحد مينافل الاثنين نعم وا سي يديل لا تس و صابع طيب نواصل عن ابن جرير رضي الله عنه حدثني يونس اخبرنا ابن وهم قال قال ابن يزيد حدثني ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي الا كدرهامي سبعه القيت في ترسد وقال ابو ذر ابو ذر رضي, رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول மீஷ இபி சே les celtieux en comparaison aux Kursi ne sont que comme un dirham, une pièce jetée dans le désert. Les Khazarik, selon un bouzard que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit que le Kursi par rapport au Arsh n'est que comme un cercle, de, un anneau de fer également Jeté sur une terre euh, déserte et aride. Et comme vous le savez, la plus grande création, la plus grande créature, on va dire, c'est la harche. Et Allah Azza wa Jal, Fouq à la harche. Donc là, ça indique bien que le Kursi n'est pas la harche. Comme certains ont voulu faire euh, l'ont cru mais se tromper quand même quand des fois vous voyez le Kursi traduit comme étant le trône le trône c'est le arche et le Kursi baraduhum awaluhu bil'ilm wa azamayazbouddalila <machété> haza vous voyez azamayazboudshay fi haza فَبَعْدُهُمْ قَالُواْ أَنَّ العر... الْكُرْسِي وَاَ السَّمَاوَاتِ وَا دَرَيْهُمْ كِدْ إِنَّ اللَّهُ يَقُولُ آ... آ... الْكُرْسِي وَاسِعَ السَّمَاوَاتِ الْأَرْضِ قَبْ يَلْيَا سِمَعَدْ الْكُرْسِي آ... ذَكِّرْنِي آه آه آه آه آه دُكْ سَنْتَبَيْتَ لِسُّيُّ Donc le Kursi جَا مَعَنَاهُ عَنِمْ الْعَبَسُ وَهُ يُقَالْ مَعَوْدِيَ قَدَمَيْا الرَّحْمَنِ Qu'on a tiré par au pouce-pied en français Donc le Kursi n'est pas le trône Le trône c'est le Arche Et ce Arche est la première créature à la khilaf avec la plume Et surtout, la plus immense. Et le arche, c'est le trône de la Jannah. Et il y a le roche de Dieu qui a eu 8 à porter ce jour-là le trône de ton Seigneur. Les 8 à porter ce jour-là, les 8 à porter ce jour-là, les 8 à porter ce jour-là, les 8 à porter ce jour-là, han hamarat al arsh les porteurs du arsh du khon et sont des anges qala al masir bain shahmat udhunay wa aatiqi a qala 700 ans ou sana 700 ans du lobe de l'oreille jusqu'à l'épaule distance de 500 euh, 700 ans donc c'est juste de là là pour que dire s'il y a une tête des des, des jambes Parce qu'on ne sait pas à quoi il ressemblerait. Quelle serait sa hauteur en tout De l'ange tout seul. Ils sont huit. À porter le arj d'Allah. Et le coursier est plus grand que celui de la terre. Bon, C'est un coursier où ça n'a pas de voiture. Le coursier est plus grand que celui de la terre. Et là, le coursier par rapport au arj, il est quoi Comme une pièce. L'ensemble des airs. Okay, imaginez-vous la عرش. Et Allah أكبر لذلك. أكبر au-dessus de عرش, et plus on sous عرش. Allah أكبر. مَا قَدَرُ اللَّهُ حَقَّ قَدَرِهِ الشَّعْنَ الْجْمَالِ لِلْحَادِيثَةِ لِلْحَادِيثَينَ لَيْفِ الْحَادِيثَينَ يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل من روايه ابن زيد وروايه ابي ذر ان ان لله كرسيا وعرشا وان كلا منهما عظيم لكن العرش اعظم من الكرسي فذلك ان نسبه السماوات السبع الى الكرسي كنسبه سبعه دراهم في ترس ونسبه كرسي الى العرش كنسبه حلقه الى فلاح الى فلاح وقد ورد حديث اخر ذكر فيه الكرسي والعرش معا وقد ورد عن ابن عباس ان كرسي موضع قدماي الرحمن وان العرش لا يقدر قدره الا الله تبارك وتعالى نص العرش ليس سكي peux savoir sa taille c'est Allah c'est Allah c'est Allah il est du trône vous savez c'est quoi sa taille Tout le reste est en dessous du trône. Et une fois, Sherwin Buzz fait interroger, on lui fait informer que l'Amérique avait construit des avions, des avions de chasse de telle et telle sorte, impressionnant, qui vont faire telle et telle chose. Il faut dire, ouais, regarde ce qu'ils ont fait les Américains et tout. New Buzz, il a dit, ces avions, ils veulent aussi du trône ou de sous du trône Il y a en dessous. Donc, il y a en dessous du trône, tu n'as rien à craindre. Voilà. Tout ça, c'est sur le contrôle d'Allah. Si Allah, il veut, c'est des avions. Pff, Donc, tout ce qu'on est sur le trône, et tout, il y a en dessous du trône à part Allah, c'est sur le contrôle d'Allah. Aussi gigantesque et titanesque sous la création, alors, ça reste sur le contrôle d'Allah, Azzawajal. Et Allah a guarné tous les chers. Donc, c'est celui-là qui connaît ce genre d'Adilla, Et comme on le dit ne masha Allah min ibadil ulama ou ben ils sont pas pas la créature tu savais que Allah est le plus grand que tout tu viens avec toutes tes armes ce que tu veux si Allah donne de secours toutes tes armes serviront à rien du tout tout comme si Allah il nous abandonnait même si nous on a toutes ces armes là on ne servira rien du tout wa li yayidkou Allah ta'ala wala takhafuhum wa khafūna kuntum mu'minīn n'est pas peur de Mais fort demande de croire. Donc comment quand tu entends ce genre de hadith tu peux pas avoir peur d'Allah. Des gens des fois ils voient un homme plus grand que eux, ils ont peur de lui. D'accord, juste si tu fais un mec de 1.55, que le tu fais 2m10. Quand voilà. tu fais 100 kg, ils en fait 150. Tu as peur de lui. Tu vois. Et tu as pas peur d'Allah par contre. Peur d'Allah avec ce genre de hadith euh, et de adillah. Ils sont pour nous, on va dire, on comprend le sens, mais ce n'est pas concevable. On comprend le sens, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on peut concevoir On peut s'imaginer On ne peut pas s'imaginer, mais on comprend le sens. Il dit le <musique> fawait, « Il faut s'imaginer, on peut s'imaginer, on peut s'imaginer, mais on comprend le <muchique> sens. » Donc cela affirme l'existence du coursie et du arch et que tous les deux sont des corps créés sont des corps. Deuxièmement, d'arbre l'amثال في التعليم الاصالب للشريعه الاسلاميه. Donc ça des paraboles de des comparaisons, cela est parmi les la pédagogie islamique. Mais attention, ça rentre pas dans les asma wa sifat. Parce que déjà on dit que c'est du majaz asma wa sifat, les métaphores. C'est-à-dire Allah donne ça en image. Mais autre chose par cela. Quand il dit la demain, il veut dire la la, la, pu, la puissance. Quand il veut dire par cela la la, la, la solaine, quand il veut dire, uh... euh Mais ça lequel tu veux dire euh Ah je sais pas comment on dit à à rahma. La grimoire. Je sais comment il faut traduire de la à rahma. Ou à ça. Mais dit là. Les sifat on a pas dans le stoque qui sont venus. Ce ne sont pas des exemples qu'Allah ait donné. Sans s'il vous plaît, tu parles de lui. Que Allah est de tel et tel maniaque, de tel et tel attribut. Ou qu'il est dénu de tel et tel attribut. On n'a pas à dire tel attribut pour dire ça. Attribut me dit ce qu'il veut dire. Allah nous parle parce qu'on comprend. Tharifat bayan, Othmatillahi subhanahu wa ta'ala. Cela monte. L'immensité d'Allah. Munassabat al-haditha ayin l'il-bab wa l'il-tawhid. Ayisuddalla kullu. كل من الحديثين على وجوب تعظيم الله وتعظيمه وتوحيد وتوحيده وتنزيره عن الشرك donc les deux حديثes montent l'obligation dans le تعظيم pour الله ils sont تعظيم comme on l'a dit hier ils sont توحيد et le plus riche du شرك يقول عن ابن مسعود رضير عنه على موقوفة لابن مسعود لكن لو, كان لو ثبت لك أنا في حكم الله رافع هكذا يدل على آ... الاثر في كلام بين السماء الدنيا والتي تاليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعه والكرسي شيء 5700 سي 500 عام بين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعه والكرسي 500 عام ابنى الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والافق العرش لا يخفى علي شيء من اعمالكم اخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلامه عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن ابي وائل عن عبد الله قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى عليه وله الطرق الْعَثَارَ أَنَذْكُورَ النَّفِيِّيْ كَلَامٍ مَعَنَا الْمَعْنَا الْأَصَاسِي صَحِيح اَكْلَيْتَا فَاسِلَ عَذَا اللَّهُ عَلَبِّهَا qu'il a dit qu'entre le ciel de la dunya et le ciel qui le suit, il y a 500 ans 100-100-100 ans entre chaque ciel, il y a 500 ans entre le 7ème ciel et le courci c'est-à-dire le marchepied on possède plutôt dans les sont marche plus c'est c'est faux c'est pas marche c'est repose pied ça ça en haut et entre le coursie et l'eau ça ça en haut et le harche et tout dessus de l'eau c'est-à-dire qu'en fait là le atharis attend que l'eau et entre le coursie et le Hars. Le Hathar, là, laisse entendre que le Kursi, c'est-à-dire il y a les cieux, après le Kursi, après il y a l'eau, et après il y a le Hars, et aussi le Hars, il y a Allah. Et comme on dit au-dessus, d'accord, c'est une jihad, là, il n'y a pas de jihad, il n'est pas dans sa création. C'est un hulu, ça s'y fait, comme la main, d'accord, comme le pied, Comme le rire. Comme les deux yeux. D'accord C'est le houlou. Cette élévation, on ne sait pas comment elle est. Pour lui attribuer une direction. Telle que nous, on l'entend. D'accord Mais le houlou, on sait ce que ça veut dire. L'élévation, c'est au-dessus. Et malgré tout cela, et c'est ça le sens qui est correct, c'est correct. alors il n'était pas suscité c'est que malgré cette distancité Allah est au-dessus de tout cela et rien de ce qu'on fait ne lui échappe il sait tout la moindre pierre qui tombe la moindre graine qui pousse le moindre mouvement au coeur de la terre il sait tout rien ne lui échappe et ça c'est vrai inna allaha la yarfe alayhi shayoun fil ardi walafis sama' Аллах, rien n'yéloïde dans les sujets et sur terre. يقول ذكر المسافة بين كل السماء والسماء والسماء والسبياء والكورسي والبين والكورسي والماء والمقدار 50000 عام Donc là c'est pour affirmer la distance entre chacun de ces éléments qui est de 500 ans. ثانيا إذباد كل من الكورسي والعرش والماء الذي فوق والعرش صلى so, الله affirme ils savent du كورسي et du تخون et du افون دي كورسي نام اي دي هارش اي كل هارش دو تي دلو صالح ان يسبج صفات العلو لله بجميع انواعه لله عز وجل سولا اب مونتر لا ااتريب دو اليفاسيون العلو لو لفظ صفه كذلك هذا انواع العلو بعضها اتفقنا اتفاقا عند جميع المسلمين هو واحد من الانواع ليس عليه الى اهل السنه والجماعه <تصفيق> اول ذات <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اشهر هي قاده نعم وعلو لا القهر نقول الكارس لا دومينيشن على سيدي ديميتو Il n'y a pas de khilaf dans les gens de l'Islam. « Uloua el-Shahd » Que le statut de Allah, il est le plus haut. « Al-Qadr » Et c'est également le pas de khilaf. Le khilaf, c'est « Uloua el-Zat » Le sens d'Allah. Que Allah est élevé. « Uloua el-Khilaf » Entre les gens de la Sunnah et les Moutadira. Car pour eux, ils incluent qu'on inclut à Allah une direction, donc il est dans sa création. On dit là. Le « Uloua » On ne sait pas la, sa réalité... le cobol connaît pas pour se faire de juger comme ça là comme ce qu'on a dit tout à l'heure comme si ça s'attribue on sait pas on connaît le sens mais le comment on l'ignore Rabian bayan 'azmata Allah 'azza wa jalla. المناسبة الحديث الباب للتوحيد حيث يدل الحديث على وجوب تعظيم الله وتعظيمه هو توحيده وتنزيهه عن الشرك. Donc le hadith, motivation dans le tardin pour Allah et le tardin d'Allah c'est son tawhid, le notion of adoration et le purifier de அபனா அபிஃபா சொன்ன அப்டி C'est Abbas qui est son oncle. Abbas c'est le frère de son père. Et on a dit, parmi ses oncles, deux seuls sont entrant en islam. Abbas et Hamza. Et Abbas, c'est le fils d'Abas, donc c'est le cousin du nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que vous avez dit <titling> qu'il y a de l'eau dans le monde que l'on a dit que l'on a dit qu'il y a de l'eau dans le monde qu'il y a de l'eau dans le monde qu'il y a de l'eau dans le monde qu'il y a de l'eau dans le monde qu'il y a de l'eau مسيرته 500 سنه وكثيف كل سماء مسيرته 500 سنه بين السماء السابعه والعرش بحر بين اسفل واعلاه كما بين السماء والارض والله تعالى فكذلك ولا يخفى عليه شيء من اعمال بني ادم اخرجه بدون غيره وهذا الحديث كذلك كل ما فيه وكله يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال savez-vous l'aurais dit plutôt savez-vous quelle distance y il y a-t-il entre les cieux et la terre nous avons dit oh Allah son messager son plus avant il a dit 500 ans distance de 500 ans après il a dit entre chaque ciel qui sont sept il y a une distance de 500 ans et l'épaisseur de chaque ciel de chasse de chaque ciel à fois est de 500 ans c'est pareil entre chaque ciel il y a 500 ans et chaque ciel en lui-même a une épaisseur on va dire une hauteur de 500 ans et entre le 7ème ciel et le Arche il y a de l'eau une mer qui de euh, son plus bas à son plus haut c'est-à-dire là il parle de la mer elle a une distance elle a une distance de ce qu'il y a entre eux, le ciel et la terre. Une profondeur équivalente à ce qu'il y a entre le ciel et la terre. Et quand on dit le ciel, là, c'est Samadounia. Est-ce qu'il se finit Allah a'lam. Est-ce qu'il se finit Allah a'lam. Ça, l'évite, on ne la connaît pas. وَاللَّهُ تَعَلَىٰ فُوْقَ ذَارِكَ Et qu'Allah s'agit de tout cela. Et que rien ne lui échappe des actes de Bani Adam. J'avais une personne qui se moquait de la religion, Et qu'il disait, regardez euh, l'histoire de Dieu. Il disait avant, quand les gens étaient euh, à l'époque euh, où les, les moyens ne faisaient pas les mêmes, il disait que Dieu est dans les cieux. Il m'a dit, khalas, on était dans les cieux, on ne l'a pas trouvé. Alors, il faut dire quoi maintenant C'est la stupidité. C'est quoi le ciel Tu ne parleras pas comme ça. Et l'espace que vous avez atteint, c'est combien ils ont atteint l'espace C'est rien, quasiment. Ils ont atteint, allez, combien 200 mètres, 300 kilomètres, 300 kilomètres. C'est rien. C'est moins grand que du pôle nord au pôle sud. La distance qu'ils ont parcourue dans l'espace, qu'ils ont atteint dans l'espace, je parle de l'homme, en disant, il n'y a pas de magie qu'ils ont envoyée, elle est moins grande que la distance qu'il y a du pôle sud au pôle nord de la Terre. La Terre est plus grande encore. Vous n'avez pas de dépasser la distance de la terre dans, les, dans, dans le ciel. Vous savez qu'il y a quoi dans le ciel Vous savez qu'est-ce qu'il y a ou c'est pas ce qu'il y a dans le ciel Et comme ils ont un espace, ils disent, voilà, s'il y avait dû dans, dans le ciel, on l'aurait vu. Tu vois, voilà, azoubillah. Tu fais la moquerie. Tu sais même pas ce qu'il y a dans ton propre corps. Peut-être même si c'est dans ton propre assiette que c'est pas ce qu'il y a dedans. Ce que tu manges, l'air que tu respires, les profondeurs Les abîses des océans, on les a pas atteint. Sans aucun fossol, on n'a pas atteint. Et tu parles des cieux. Allahu Akbar. Ça, c'est l'orgueil de de l'athéisme, la stupidité, les choses les, les immondités, les qu immondités qu'on peut dire ces gens-là. Walaa al az billah. Biks ahadith la tathbut min hiss at tafasil, mais on sait que c'est vrai dans le sens où la distance est immense. à distance à des mondes et le khourasane tout cela c'est que Allah est au-dessus le, le sens de fi sama et farka sama le sens de ici veut dire farka taaala wa ma min dabat fil ard illa ala Allah rizqaha n'yapa de bête il a dit quoi fil ard les bêtes sont sur la terre Là, ce n'est pas dans la terre. Là, parce qu'il parle de tout ce qui est être vivant, tout ce qui est animaux. Il y a des animaux dans la terre, mais ils sont... Voilà. Sinon, la plupart des animaux, ils sont où D'être vivants Sur la terre. Donc là, « Fî ma'ana »« Fôk ala »« Kézalik »« Kola »« Wallazijalakum arzalula »« Famshu fî manakibiha » Celui qui vous a étendu la terre, et marcher, à la base, sur quoi Sur son étendu. Dans le verset, « Fî manakibiha » Parce qu'on marche à l'intérieur, لا لا لا لا لا لا لا لا لا رفضي الله في السماء اي فوق السماء فوق السماء ينو با من حيثو الظرفيك وعلى اللي نعطي لا السماء سنك خاسو احنا نبال ننسك خاسو واباين عن خلقي سبحانه يقول شاح الكلمات نصيرة خمسمائة سماء اي بسير الابل الْقَاصِدَى الْيَا الْنَاسِيرَ الْإِبَلْ وَالْمِقِّيَاسِ الْعَرَبُ عَرِبَنَ Donc il l'a dit, l'auteur, une distance de 500 ans, une distance pas couru par un chameau. Car c'est ça que les Arabes connaissaient à l'époque. Et ça, ça demande un dalil parce que le Nabi SAW l'aurait pu préciser. D'accord Et euh, dans les autres shourouhat, j'ai regardé les ulamins, ils ne citent pas comment mesurer ces 500 ans. on ne peut pas vraiment dire est-ce que c'est 500 ans à pied est-ce que c'est 500 ans à cheval rapide est-ce que c'est 500 ans à chameau où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait un ibaham tu vois sachant que dans le futur on allait avoir des, des enjeux très rapides Allah alam on n'a pas de il n'y a rien qui l'explique vraiment mais le col d'oumou elle est fi mais cependant c'est pas on a rien qui l'appuie vraiment pour être à la yaqin minhadra أي شرح للجمالي يؤمنون dass Rasul الله صلى الله عليه وسلم أن الشعور بين كل السماء بين السماء الدنيا والأرض بين السماء السابيع والعرش 500 عام أننا نسميتר كل السماء تلك الشعور الساب... وأن الله عز و جل فقوا عرشه لا يخفى عليه من خرقه شئا نعم donc chaque élément il a entre lui 500 ans et chaque soir le ciel a vraie paixeur 520 également. Les فوائد اثبات المسافه المذكوره في الحديث. Comme le dit le hadith également. Al hadith fi kalam. Donc on confirme cette distance là, peut-être en plus encore. Allah aalam. Deuxièmement, les cieux منفصل بعض عن بعض, كل شسخه تفعل ليزان دي autres. Ça allez Saad. إِفْبَاتْ أَنَ السَّمَوَاتِ أَجْرَمْ لَهَا أَسَّمْكُ C'est-à-dire que les cieux ont une épaisseur. Ou سُمْكُ Plutôt, سُمْكُ Les cieux, ils ont une distance de leur début à leur fin. Ils ont une épaisseur, une hauteur. رَبِيَعْنْ بَيَنْ مَكَنْ الْمَا Cela montre où se trouve l'eau. Et comme encore l'Éta'ala, وَكَنَ عَرْشُّهُ عَلَى الْمَاءِ Alors que son trône était sur l'eau. Et l'eau se trouve où? Selon le hadith cité précédemment. Le hadith on dit « Fie yi kalam ». Selon le hadith cité précédemment, l'eau entre le Kursi et le harch. Tout qu'une chose est sûre, c'est que le harch est au-dessus de l'eau. D'accord? Le harch est au-dessus de l'eau. قامسان إذ بيت مكان الماء طيبا من جاء سادسا إذ بر صفه العلل الله عز وجل سلاموت لريبي دو لوليفاسو voilà sabian ni hata ilm illah bikulli shay' Allah c'est tout son ilm entoure toute chose c'est en toute chose d'où le fait que Allah est avec nous est avec nous partout ilm et non pas sa naissance car lui comme se se pose c'est a hadith en conformité à d'autres hadiths C'est que Allah est au-dessus des cieux, au-dessus du trône. On peut pas être avec nous, dans la création. D'accord. Et wahdieth tanzilou rabouna tabarak wa ta'ala la samaa dunya fi thuluth al-akhir min al-layl que Allah descend aux cieux de la terre au dernier tiers de la nuit. Le comment on connaît pas. Donc je support ça pas. Le, le hadith on y croit et le comment Hamt ورايحته بعلمه بشيء كنون سانب الله عز وجل ليل نؤمن ونيؤمن ونثبت الحديث الباب التوحيد حيث دل الحديث على وجوب تعظيم الله وتعظيمه وتوحيده وتنزيحه عن الشرك نعم اوذلا ساشهف عادي اقراءه في هذا الكتاب المبارك On a débuté On a débuté le dimanche 25 de Jumada al-Akhira qui équivaut qui équivaut à 7 février 2021. Là on est début juillet. Donc ça fait 5 mois là et dans ce dans cette période il y a le ramadan nous كنا عميكت مو تقريبا اي قد مو فالله تعالى في مدينه الصحابه في مدينه بجده الغيظه فنس الله عز وجل ان ينفع بما قرانا وما كنا فاين اخطأت فبنفسي ومن نفسي وَيْنَ اسْتَوْفَى مِنَ الله عَزَّ وَجَلَّ مِنْ تَوْفِيقِهِ وَبِذَلِكَ قَد نَكْتَفِي وَسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ